C'est un teint au Congo, la magouille à gogo. Fric fric fric fric, c'est ça la France-Afrique. Les mallettes et les lingots volés en mille Africao. Fric fric fric fric, c'est la France-Afrique. C'est au Congo, la magouille à Rogo. Nos présidents se sentent redevables, cette aliénation est inacceptable. Les présidents africains Bonobo, ont donné à Wana pour notre Mago. La relation cheval-cavalier, cette relation ne peut plus durer.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 Les Africains vont se révolter Oui, oui, oui, oui, oui, oui, Les Africains vont se révolter Oui, ouais. Ce jour-là ça va chauffer Fric hey fric fric fric, C'est ça la France-Afrique C'est un teint La mabouille à bobo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 Ça ne campons serait pointé Ou Ce sera inaffignable Ou